Nous sommes tous morts à vingt ans En effeuillant la fleur de l'âge Pendue à l'arbre du printemps Dans le plus beau des paysages La terre tourne pour les enfants Ceux qui grandissent, tant pis pour eux Ils vont grossir le régiment Des fonctionnaires de l'ennui Avec des jours qui se ressemblent Des habitudes et des grimaces. tous morts à 20 ans en effeuillant la fleur malade d'un idéal agonisant au printemps d'une barricade moi qui déteste tant la guerre il m'arrive parfois d'envier Mort pour un coin de terre, sans avoir le temps de crier, sans voir la tristesse sourire. Nous sommes tous morts à vingt ans En feuillant la fleur du rêve Dans une gare ou sur un banc Où le premier amour s'achève Pourquoi prolonger sa jeunesse Pourquoi jouer Tous morts à vingt ans En effeyant la fleur de l'âge Pendue à l'arbre du printemps Dans le plus beau des paysages Too small a